I'm hey. Mon femme, be, mon femme il est joli, il porte le il porte le pantalon, tout la chose il porte. Mais seulement mon be, femme, il ne connaît pas préparé. Quand il, il, il parti il fait tout ce qu'il avait. Et pourquoi moi tout la jour je me, lui, elle a dit. Toué, un, est-ce que je Eh bien, alors allez à la musique. de fréquence. Lengo, lengo. Ici Allez, right, papa! Allez, right, papa! All right, papa! All right, La la Moi que La la bi Moi La la bi Joye j'ai un La m'a